Chapitre 3 Mes amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans toutes les deux, j'ai cherché à éveiller dans vos esprits des pensées saines par les enseignements que je vous rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur que vous ont en enseigné vos apôtres. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, « Il a promis de venir, n'est-ce pas ?»« Eh bien, où est-il Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. » Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a parlé et les cieux et la terre ont été créés. La terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Mais les cieux et la terre actuelles sont tenus en réserve par la même parole de Dieu pour être détruits par le feu. Ils sont gardés pour le jour où les méchants seront jugés et détruits. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, mes amis. C'est que, pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis, comme certains le pensent. Mais il est patient envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit périsse. Au contraire, il veut que tous parviennent à changer de vie. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront avec un bruit effrayant, les corps célestes seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Puisque tout va être détruit de cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous devez avoir une conduite sainte et marquée par l'attachement à Dieu, en attendant le jour de Dieu et en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt, ce jour, où les cieux seront détruits par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi, mes amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et sans faute aux yeux de Dieu et pour être en paix avec Lui. Considérez la patience de notre Seigneur comme l'occasion pour vous d'être sauvés Ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit, avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il y a, dans ces lettres, des passages difficiles à comprendre, et des gens ignorants et sans fermeté en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre destruction. Mais vous, mes amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, afin de ne pas vous laisser égarer par des erreurs d'hommes mauvais et de ne pas perdre la position solide qui est la vôtre, mais continuer à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit la gloire, maintenant et pour toujours.